Combien de temps durent les musulmans Nous n'avons que deux fêtes, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, et il n'est pas permis de célébrer les vacances des autres, parce que l'Aïd est une religion, le seigneur des mondes l'a commencé.